Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans Faucon qu qu'on célèbre l'émission où on n'est plus du tout en direct de la célébration. On s'est laissé un peu de temps pour que Adrien et Tuki récupèrent, mais on va quand même vous parler de la dernière journée parce que on l'avait pas fait. <rire> euh, bonsoir, Adrien, comment ça va Alors, on est à J4 du dernier jour de la célébration, je crois, à l'heure à laquelle on enregistre ouais. cet épisode. Et je suis... Mort de chez mort, euh, tout va bien. <rire> Imaginez si on l'avait fait tout de suite. Mais, mais je pense que ça aurait, ça aurait plus fait. Tu sais, que l'adrenaline, tu sentais pas forcément la fatigue. Enfin, je sais pas ce que tu quittes en pense, <rire> mais euh, sur le coup, moi j'étais bien. Euh... Non, d'accord, enfin, je suis en forme. J'ai fait trois jours de stage combat, donc c'est peut-être pour ça. <rire> mais, euh, non, j'ai pas eu trop de fatigue post-célébration. Généralement, ça m'arrive après des gros événements comme ça, mais là, non, ça allait, pas plus fatigué que d'habitude. Ben attends <rire> moi, je pense aussi qu'il y a les... la, la route qui m'a bien, qui m'a bien tabassé. <rire> bah oui, c'est surtout ça, je pense. Ouais. ouais, en plus, voilà, fun fact, sur la route en, en, en rentrant chez moi, euh, après avoir fait euh, toute la route en ferry, tout ça, j'ai donc été euh, une nuit chez ma marraine et on s'est rendu compte que mes pieds étaient, avaient genre doublé de volume. Euh, pour quelles raisons, on ne sait pas. Et, euh, et là, ça va un peu mieux, mais voilà, je, je... c'est quand même incroyable d'avoir tenu 4 jours à la célébration, et, euh, et euh, rentrer chez soi, et avoir des pieds euh, qui ont, euh, qui ont euh, enflé à ce point, sans faire un pas. C'est quand même incroyable. <rire> euh, ouais, bon bah, <rire> bonjour, bonsoir à toutes et à tous et aux autres, et bienvenue dans Faut qu'on aille chez le podologue, parce que là, c'est bien, j'en C'est en fait Adrien, il s'est pris tellement de compliments pendant toute la célébration que euh, il a pris littéralement, ah oui. tu sais, ses chevilles ont gonflé. <rire> Les chevilles ont gonflé <rire> tout le pied après. Ah oui, c'est ça. En plus, on m'a dit que mes mes chaussures Chobacal, elles étaient trop bien, donc euh, tout de suite, pas ça, ça. Tu vois, tu vois, conséquence directe. Arrêtez de complimenter Adrien. C'est ça que ça veut dire. Traitez-le comme une <rire> grosse crotte. Euh... Mais est-ce que, est que ça va là Est-ce que ça, ça a gardé le volume ou est-ce que c'est redescendu Non, non, c'est redescendu euh, la, la première nuit euh, que j'ai faite dans mon lit. Euh, mais après, okay. je, là, je suis un peu... Euh, je fais attention, quoi. Donc, je suis pas euh, encore sorti trop. Euh, J'essaie de rester un maximum les pieds relevés. Euh, mais euh, mais euh, un peu inquiet, quand même. J'étais euh, rentrant. Surtout que ça me faisait un peu mal. Mais là, ça va, écoute. Euh, tout va bien. Ok, fais, fais attention à toi, hein. Il ouais, faut qu'on euh... parle de pied. C'est terrible. Euh, et tant qu'on parle de pied, tiens, euh, le dernier jour a commencé avec un panel sur le Bad Batch. <rire> <rire> euh, Est-ce que tu y étais, toi Je ne sais plus, Adrien, alors, si tu avais alors... réussi à rentrer là ou si tu t'étais baladé. Alors, alors, alors, alors, la veille, euh, je vous avais parlé que j'avais été au panel des méchants euh, donc, euh, qui se passaient au au celebration stage le pr panel principal la salle principale euh, et ouais. euh, j'ai été rentré sans même avoir eu de réservation parce qu'on pouvait s'enregistrer et avoir une loterie et si on était sélectionné on pouvait rentrer sans problème si on n'était pas sélectionné on devait euh, on devait euh, prier et attendre euh, s'il y avait de la place on passait euh, et en fait euh, je me suis dit que euh, pour pour le panel de des méchants euh, j'ai réussi à y assister sans réservation et au celebration ouais. stage euh, je me suis dit vas-y je vais tenter pareil pour le, pour le panel du Bad Batch parce que j'ai vraiment envie de, de voir euh, de voir Brad Rowe de, voir, euh, de revoir <rire> du coup euh, Lee Bradley Baker et, euh, et de voir aussi euh, Michel Heng que, que, que j'aime beaucoup euh, et euh, du coup je suis arrivé aussitôt le matin et dès qu'ils ont ouvert j'étais vraiment euh, euh, j'ai campé euh, devant le, devant le Le... devant le celebration stage dans la file prévue pour les personnes handicapées qui n'avaient pas de réservation donc la troisième file au total parce il y avait des files handicapées avec ouais. réservation handicapées réservation et handicapées sans réservation et euh, sans réservation tout court donc euh, j'ai attendu et je suis arrivé ouais. le premier de toute la file Donc, euh, j'étais confiant. <rire> je, me... je crois que tu allais dire, je ne suis pas sorti de la salle, en fait, la veille. Ah, ben, alors, j'aurais pu, hein, j'aurais pu. Mais je suis vraiment arrivé devant, le, de, devant la file. J'ai demandé à une, une personne du staff, c'est où la fine pour les, les stand-by euh, euh, accessibility Et, euh, et elle m'a dit, c'est là. Et il y avait vraiment un mec à la file. Donc, euh, je me suis mis à côté de lui. puis, j'ai attendu pendant... Euh, Pendant une bonne heure, je dirais, avant qu'ils nous fassent rentrer. Ils ont pris un quart de la file, euh, qui était quand même bien remplie. Donc, au final, j'ai quand même eu de la chance de d'être arrivé aussi tôt. Donc oui, ouais. tout ça pour dire que j'ai assisté Roskov à, Oshkov, euh, à euh, ce panel en direct avec les vrais acteurs et pas donc au panel différé dans les autres dans les autres salles. Euh, et euh, okay. et c'était euh, c'était vachement bien. Alors je vais je vais je vais pas vous spoiler hein, la saison 2 de The Bad Batch, mais ça a beaucoup parlé ouais. de. <rire> ça a beaucoup parlé de The Bad Batch saison 2 euh, et, euh, et euh, ça a teasé euh, euh, une troisième saison bah ça a pas teasé ça a oui, confirmé ça, ouais, a... ça a, ouais, ça a... Ouais, ouais, confirmé bon. non seulement qu'il y en avait une mais qu'en plus ce sera mon cher Adrien désolé de te le dire au Japon. <rire> ce sera au Japon non attends on mélange tout <rire> de pas de match au Japon. Ah non, en plus ils sont tellement white washed, ils seraient capables de se tirer les yeux là pour les plisser, euh, gros raciste. Oh, Omega Seven. Euh... <rire> Quelle horreur <rire> euh... <rire> Non, ça sera la dernière saison de la série. Ouais, et ce qui est, ce qui est a du sens quand on quand on voit la saison 2, pour le coup et euh... et je suis très content qu'ils prévoient une fin et qui s'arrête pas de manière abrupte, comme c'était le cas avec Resistance, où en fait, on savait pas s'il y avait une saison 3 après, et au final, ils ont dit, ben, il n'y aura pas. Ou alors s'ils si, l'ont confirmé à la moitié de la saison, donc en fait, c'était c'était assez rushé, quoi. Là, on sait là on sait où ils vont, et il y a une fin qui est prévue, et c'est plutôt pas mal. Ouais. C'est très bien. Et puis, euh, comme ça, en plus, on pourra peut-être avoir des trucs vraiment neufs, pour le coup, après. Ouais. Même si bon... non, euh, <rire> euh, euh, ah, si si, mais ça, ça... Je pense sincèrement que c'est une, une série que, euh, qui, qui... Mine de rien, j'ai mal parlé de la saison 1, mais, mais euh, j'ai quand même réussi à l'époque à, à couvrir euh, toute la saison, euh, un épisode par semaine ou presque. Euh, c'était très compliqué euh, à l'époque pour moi, euh, dans ma vie. Et, et faire ça en même temps, c'était pas mal. Ça, ça m'avait pas, pas mal aidé à faire... Enfin... Euh, euh, euh, et en fait, c'est une série qui, au final, euh, même si la première saison... Euh, La fin était vraiment pas terrible, mais il y a plein de choses qu'on peut reprocher à la série. Euh, C'est une série qui est quand même vachement importante pour moi et euh, et la saison 2, elle est, elle est vraiment, vraiment géniale. Tu, tu l'as commencée quoi je crois. Euh, je sais pas où t'en ouais, es. Je crois qu'on est à mais, la moitié à est... peu près. Là, on en est là où euh, uh, The Crossing, euh, celle où il y a la grosse tempête. Non, ils sont dans le canyon, il y a la grosse tempête. Tu sais, il y a la, la scène du roi lion. Ouais. Ok, ouais, ouais. ouais. Ouais. Il... J'essaye de pas trop dire mais... Il balance Hunter dans le vide et tout là serre <Prends cerf>, putain <rire> Take longue vie aux animés <rire> et t en... T en Sayonara Hunter-kun <rire> <Burn rire> Et t'en penses quoi du coup de pour l'instant de cette saison euh, Bah c'est toujours pareil que la saison 1 C'est solide quoi C'est mmh. solide, c'est bien. Là, cette fois-ci, c'était un peu mieux parce que dans cet épisode-là, on a un peu de, de discussion par rapport à, à Tech et comment il est. Ouais. Et, et on en parlera quand on fera la review de la saison. Mais pour le coup, celui-là, c'était celui vraiment un super épisode. Ouais. Les deux d'avant aussi, mais même si bon... Dans les deux d'avant, le Bad Batch, ils étaient euh, vraiment secondaires, mais c'est un peu le truc de la, la saison 1 aussi, le truc que je reprochais. C c mais voilà, cette fois-ci, c'était un épisode sur le Bad Batch, euh, The Crossing, et il était bien. Donc ça, c'était euh, ouf. <rire> ouais, mais tu verras, c'est... Moi, je trouve que la saison 2, euh, euh, même les épisodes les moins bons euh, restent, restent mieux Pour que... Pour l'instant, il y en a eu zéro de mauvais, de toute façon. Voilà. Je, moi je, ah oui ouais. mais toi tu détestes le clone noir. Ouais mais je déteste pas mais je trouve ça vraiment vraiment basique quoi. C'est la moins, <rire> moins bonne c'est la moins bonne série Star Wars qu'on a eu jusqu'à présent je pense. Um, c'est c'est globalement vrai aussi mais. Ce qui n'empêche pas de, de bien aimer quand même hein, parce que c'est Star Wars et que il y a des trucs cool dedans il y a des arcs vachement cool mais mais c'est vraiment c'est vraiment vraiment pas à la hauteur de The Bad Batch quoi. Anyway. Animé, La pardon. célébration. <rire> Comment c'était, du, coup... du coup, ce panel euh, sur, euh, sur Bad Batch Alors... Euh... Sans, sans spoiler, ce évidemment. Ce panel euh, de The Bad Batch, il a duré... Euh... Il a duré à peu près euh, une heure... Euh... Alors, ah, attends, bon. je vérifie un truc. Je crois qu'il a duré à peu près une heure et demie. Une en tout cas, une bonne heure, sur. Euh, et, euh, en fait, euh, sur scène... Euh il y avait euh, différentes personnes qui, euh, qui sont venues parler du show, donc euh, comme j'ai dit tout à l'heure, déjà les acteurs euh, euh, d'Ibrandi Baker, que j'avais déjà eu la chance de voir euh, au panel de, de Young Jenny Adventures, euh, deux jours avant. Euh, <rire> oui, parce qu'il fait nubs. Ouais, et parce qu'il joue nubs. Et, et, euh, et aussi... Euh, Michel... Euh... Aussi Michel Heng, que, que j'aime mmh. beaucoup également, et qui... Euh, Qui qui, qui qui qui qui vraiment elle, elle est vraiment euh, euh, rayonnante, je trouve. Elle elle a elle a, la voix d'Omega elle, elle est super déjà de base et en fait, genre dis-moi forcément, j'ai tu arrives avec un accent néo-zélandais moi forcément déjà. Je j'adore, mais je trouve qu'elle a elle elle a ce côté elle illumine en fait pas mal de enfin illumine la pièce quand elle parle. Et, et surtout, elle, elle, elle, elle, <rire> tu sens à quel point les deux acteurs euh, étaient euh, et sont vraiment très proches de leur personnage. Et, euh, et, et ils en ont donc eu l'impression que c'était Omega. Euh. De quoi <rire> c est, c est, c est, Quand elle parle, c'est juste Omega, en fait. Hein, ah oui, c'est la même personnalité. Si je veux dire, ouais. c'est sa voix, mais c'est aussi la même personnalité. Ah oui, oui, oh non, complètement. C'est complètement ça. Et, euh, et en fait, ouais... Euh, Euh, vraiment un gros big up aussi à D. Bradley Baker que finalement jusqu'alors je connaissais pas enfin je connaissais pas tellement je voyais qui était le, le mec c'est une légende de Star Wars mais mais mais là j'ai pu l'entendre de nombreuses reprises parler de Star Wars et il en parle vraiment vraiment bien euh, c'est un des une des vraiment une des euh, une des, euh, une, des euh, une des grosses surprises de célébration parce que j'ai pu en ouais, fait voir de... des, des personnalités de Star Wars parler <rire> de Star Wars et il en parle d'une manière Euh, génial, il est vraiment fascinant quand il parle de Star Wars et il a complètement, euh, complètement, enfin, il a plein de choses à dire dessus et il est fascinant. Euh, donc euh, accompagné de ces deux personnes, il y avait également Brad Rowe hein, qui est donc le, le, le, le, le réalisateur le sub, bah, Super en fait, Ouais, les... C'est ça Alors c'est pas vraiment showrunner. Showrunner, en gros. C'est pas vraiment Showrunner parce que ouais. parce que c'est C'est Jennifer Corbett, le... la showrunner. Ouais, c'est ça. Milieu. Jennifer Corbett, c'est vraiment elle qui va euh, superviser au niveau de la, la, du scénario. Et Brad Rowe, c'est lui qui va superviser au niveau de la réalisation. Euh, donc, les deux étaient présents et ouais. étaient aussi accompagnés de, également voilà, des de, de... quoi. De quoi C'est les deux personnes vraiment importantes euh, à la tête du, du projet. Quoi. Ouais, c'est ça, ça. Avec, justement, voilà, ils étaient accompagnés autant... aussi de de Athena Yvette Portillo qui est donc une légende de, également de l'animation chez Star Wars hein, puisque c'est elle en fait si j'ai bien compris c'est une productrice qui euh, va en fait faire le lien entre euh, vraiment les équipes euh, d'animation et, et les scénarios et les besoins en fait de, de, de production et, euh, et du coup ils avaient vraiment tous un, un, un, tous un rôle différent et c'était super intéressant de les voir euh, interagir ensemble sur la série et, et c'était euh, vraiment un pas d'elle qui était super intéressant qui s'est conclu hein euh, par un par un trailer de la saison 3 dans lequel on peut voir euh, de nouveaux euh, de nouveaux personnages mais aussi et, et surtout euh, le retour de Fennec euh, mais également euh, Wolf euh, et Omega qui a changé Wolf, de style euh... <rire> du coup ça, ça y est on a vu tous les tous ceux qui survivent dans Rebels là de clones avec Wolf euh, ouais peut-être ouais <coughs> Rebels tu dis Non, c'est sûr. Dans la saison 1, il y avait, euh, il y avait Gregor. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, oui, oui t'as raison. Oui, c'est vrai. Ah ouais, du coup, là, ouais. ça y est, on a vu les trois. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, donc voilà, c'est, <rire> c'est, c'est, c'est cool. Ça va bien faire le, le, le la transition, je pense, comme suivi avec Rebels derrière. Et, et en fait, c'est, enfin, c'est vraiment trop bien. Et, et j'ai très hâte de voir la suite. Pardon, je parle beaucoup trop. C'est terrible. <rire> non, non, non, non. C'est bon. Qu'il est difficile est de parler bien. de The Bad Batch. Bah ouais, mais qu'il est difficile aussi de parler d'autres choses que The Bad Batch. <rire> <rire> parce qu'après ce panel-là, du coup, il y en a eu un autre qui a fait encore plus de buzz, pour le coup. Euh, parce que c'était le panel sur la, le volume 2 de v Star Wars Visions donc qui est la, la série anthologique euh, dont la première saison était sortie l'année la, dernière euh, le 4 mai et dont la deuxième le deuxième volume va sortir cette année le 4 mai donc très très bientôt <rire> ça arrive euh, oui déjà dans, dans vraiment euh, trois semaines et, euh, et donc on a eu la chance d'assister au panel et surtout euh, alors c'est drôle parce qu'ils ont parlé un peu il euh, y avait euh, sur scène il y avait euh, euh, James Wu hein qui qui est, euh, lui c'est pareil c'est une pointure de Lucasfilm hein, euh, qui, qui, qui gère beaucoup de, de séries d'animation. Euh, et il euh, y avait qui d'autre sur le panel Il y avait, euh, forcément c'est toujours Améral Cliff qui présentait. Il euh, y avait aussi euh, d'autres euh, personnalités de Lucasfilm. Mais surtout, on a eu la chance de voir euh, eh bien, le la réalisatrice de chaque épisode et qui sont venus un peu parler de leur film. Ouais. Euh, Et ça, c'était vraiment génial. Euh, rapidement, avant de se lancer là-dedans, ils ont bien rappelé euh, que, euh, en fait, euh, euh, la, la, la série Star Wars Visions, euh, ils ne s'attendaient pas du tout à ce que, à ce que ça fonctionne autant. Euh, et en fait, c'est simple, l'année dernière, hein, pour le, la, la Star Wars Celebration, il y a deux ans, je ne sais plus, euh, il y avait vraiment un tout petit panel, c'était dans une toute petite salle. Et là, c'est dans la salle la plus grande de la Celebration, et elle était pleine, elle était vraiment bondée de monde, donc ils s'y attendaient vraiment mm -hmm. pas et, et en fait, euh, en fait c'était vraiment euh, un, un, un panel vraiment génial. Maintenant, est-ce que Bruce Lee des... pardon, excusez moi bah, pendant le panel il y avait même des, des réalisateurs, surtout un euh, de, dans le premier batch de, de réalisatrices qui sont venus euh, le, le, le réal qui était euh, d'un studio coréen, je crois qui arrêtait pas de se couvrir les yeux tellement il y avait du monde et tout et il a... il était tout euh, tout timide. Ouais, c'était <rire> c'était il, il y avait tellement de monde qu'il s'y attendait pas. Mais c'est ça en fait, c'est là où c'est vraiment génial avec euh, cette saison 2 de Visions, c'est qu'ils ont ils ont eu en fait l'idée et, euh, et la merveilleuse idée de donner de prêter Star Wars en fait à des studios qui viennent du monde entier. Alors là, quand j'ai vu ça mm -hmm. euh... J'avoue qu'au premier abord, j'ai eu un peu peur à l'époque parce que je me suis dit, mince, ils si vont donner ça à des studios américains et, et européens, quoi, basiquement. Et en fait, que nenni, il y en a vraiment pour tout le monde, puisque comme tu l'as dit, il y a un, un studio coréen qui fait un film, mais il y a aussi un studio mm -hmm. euh, espagnol, un studio euh, indien, un studio euh, ouais. su sud-africain. Oh, il a l'air incroyable le, le, le studio... Euh ce qu'a qu préparé le studio indien là. Mais alors, ils ont tous l'air incroyables. Ont tous hein, incroyables. Incroyable. Ils ont tous l'air incroyables. C'est ça. Ils ont vraiment l'air euh, vraiment, mais fantastiques. Il, le... il y a aussi hein, donc, un studio chilien, il y a un studio français, euh, il y a un studio mm. irlandais, il y a un studio britannique et il y a un studio américano-japonais pas n'importe quel euh, studio brica... britannique hein le studio Hardman qui est sur les créateurs de voilà ces gros mythes euh, Chicken Run euh, Shaun the Sheep et enfin c'est c'est un gros gros studio pour le coup très très très connu donc euh... ça c'est bien parce que ça ramène des gens qui étaient pas forcément intéressés Et puis comme ça, ils pourront découvrir tellement d'autres studios qui viennent d'autres cultures différentes. Je trouve ça très mal. De, de, le studio connu, c'est un studio euh, vraiment connu euh, en ouais. Europe et dans le monde, en fait. Et, et, et euh, surtout, euh, tu l'as dit, hein, euh, tu parles de culture. Et c'est là où c'est, je pense, euh, super intéressant. C'est qu'au final, euh, les studios ont à chaque fois, j'ai l'impression, Un, en tout cas c'était tourné comme ça pour, la, pour le, le panel de la Celebration mis un peu de leur culture dans leur film euh, c'est à dire que le fan film pardon le film pardon, tu vois, je parle de fan film parce que c'est drôle c'en est, est un peu finalement d'une certaine manière mais euh, ça euh, pour toi c'est du caviar ah ouais c'est j'étais aux anges hein, au panel um, <rire> euh, et en fait tu vois le film fran français fait par le studio La Cachette réalisé par Julien Cheng et euh, eh bien euh, montre un Enfin, en tout cas, s'inspire euh, d'une euh, France qui était, euh, euh, tu sais, envahie à l'époque du, du nazisme et, euh, en fait, montre un petit peu une, une artiste, euh, une danseuse, en l'occurrence, qui, euh, qui a mm -hmm. fait son taf dans une période de, de, de domination euh, fasciste, un peu à la manière de, tu sais, Joséphine Baker, à l'époque... Euh, euh, ouais, dans... Mata Hari, aussi. Mata Hari, aussi. C'était les, les deux noms qui, étaient, euh, qui, étaient, voilà, qui, étaient, qui avaient été avancés par Julien Cheng. Et tu vois, il y a vraiment quelque chose de culturel à chaque fois, euh, que ce soit par les couleurs, par le design, ou même par, le, par les scénarios. Ça a l'air d'être assez carré par rapport à ça. Euh, et, et en fait, c'était... Enfin, moi, j'ai super hâte parce que euh, la saison 1 de Visions, elle était vraiment géniale, mais je trouvais qu'à certains moments, euh, c'était pas forcément très original à chaque fois. Euh, voilà, je, je, je balance une, une hot take, mais euh, c'était bien, mais en fait, j'en avais peut-être un peu marre des saboteurs à chaque fois. Euh, mais en même temps, c'est une forcément c'est japonais et du coup euh, le sabre laser ça leur appartient aussi un peu tu vois c'est logique ouais, c'était ce de... principalement euh, des studios japonais euh, dans le, la première vague euh. oui euh, mais là c'est vraiment vraiment très différent et il euh, y en a qui n'étaient pas du tout euh, dans le mood euh, sabre laser et, euh, ouais. et ça ça va être rigolo de, de, de voir euh, plus de, de variété ça, ça va être je pense euh, un un régal Euh, et surtout, euh, j'ai eu la chance euh, de pouvoir assister au visionnage euh, de euh, I Am Your Mother, euh, qui est donc euh, le euh, film des studios Hardman, réalisé par euh, alors une réalisatrice euh, d'origine polonaise, qui est donc travailleuse Hardman, euh, qui a donc fait un, un film en hommage à sa maman, euh, qui était dans la salle d'ailleurs en ce moment-là. C'était très émouvant d'entendre parler de, oui. de ce film. Et, et en fait, c'était un film... Alors, je crois que vous ne l'avez pas vu, vous. Hein. Ils ne l'ont pas... pas projeté. Non, non, non. Ils ne l'ont pas diffusé. C'était ah. que pour vous, là-bas. C'est dommage. Quoi. Ils auraient pu le mettre sur YouTube ou quoi. Ça aurait pu... Bref. Non, je pense que ce n'est pas trop grave. <rire> ça sort dans deux semaines. Ouais, c'est vrai. Ça arrive, ça arrive. <rire> euh, trois semaines, pardon. Dans deux semaines, c'est Jedi... Euh... <rire> ça va y voir. Oui, dans trois. C'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs qui arrivent dans tout là. <rire> et en fait, euh... en fait c'était vachement ouais. émouvant, du coup, de l'avoir parlé de ce film, de son film. Et, et surtout euh, le film il est vraiment génial et euh, pour vous donner un peu une idée tu disais Groschkov tout à l'heure euh, que c'est bien parce que ça amènera des gens à s'intéresser euh, aux studios de, de différentes origines à Star Wars même euh, de manière générale et en fait mon frère il est pas du tout fan de Star Wars euh, il a vu quelques films et son <rire> préféré lui c'est euh, vraiment La Menace Fantôme qu'on avait en cassette quand on était petit et qu'on regardait je regardais beaucoup et puis lui il passait souvent pour regarder avec moi euh, et, euh, et en fait il a adoré le film et euh, il était vraiment saucé par euh, par Star Wars si jeune c'est et il pense même qu'il la regardera quand elle sortira donc euh, la saison 2, en tout cas et et euh, ouais. et tu vois ça attire des gens qui sont pas du tout fans de Star Wars euh, et euh, et qui au final voilà euh, euh, c'est pas pour rien hein, que que je, je dis que on, on que que je dis que si... je pense sincèrement hein, que on, on ne peut pas ne pas aimer Star Wars dans le sens où Star Wars c'est tellement pluriel, c'est tellement, <rire> c'est tellement, euh, tellement, il est tellement, il est tellement pas un Star Wars que tu peux très bien détester un film Star Wars et adorer un épisode d'une série Star Wars. Ah oh, oui, oui, oui, bien sûr. Ben <coughs> ré récemment, euh, pour parler de ce genre de truc, justement, même au niveau des films, hein, euh, les avis sur euh, sur la post-closure sont toujours euh, un peu mais euh, surtout avec la la fin. Euh, parmi les gens qui qui suivent de loin, qui sont pas forcément fans, mais par contre, ils ont tous adoré Last Jedi, ils sont tous là, genre... Mais... Pourquoi c'est pas lui qui a fait toute la trilogie Parce que... <rire> Et, euh... Et tu vois, même sous les films, euh, ils ont tellement tous leur propre identité que euh, les, les avis parient euh, énormément. Donc, euh, au niveau, euh, à un niveau de série comme ça, réalisé par autant de studios, t'es sûr de trouver au moins un qui va te faire plaisir <rire> complètement tu ah, t'as tout dit vraiment et tous vont pas faire plaisir à tout le monde en plus et euh... et, et c'est ça qui est bien ils vont tous toucher différemment et ça ça fait vraiment une grande force pour la pour ce, ce, cette anthologie <rire> ouais d'un point de vue de, de l'esthétique hein euh, on a vu quelques quelques quelques images par-ci par-là des différents films c'est différent à chaque fois euh, et et, mmh. et à chaque fois c'est super beau Euh, et alors mention spéciale au film euh, du studio espagnol qui a une animation qui moi me rend on a vu un petit extrait pendant la renonce qui moi me rend mais euh, complètement euh, je, qui me rend mais, mais, mais je sais même pas dire c'est <rire> incroyable l'animation elle est magnifique et, et les couleurs et tout c'est trop beau et, et euh, c'est le studio El Guéry je crois ou alors je confonds avec El Suyo Chilien je sais plus non je crois que c'est Elgar Geri ah, Et et, et ce qu'ils font c'est l'animation de ce film ça va être impressionnant ça va être ouais ouais celui-là il est direct tapé dans l'œil. Euh... ah ouais <rire> euh, je revérifiais si c'était quand tu as dit j'ai direct pensé à, à exactement celui-là <rire> il est très impressionnant ouais ouais C'est trop beau. Et je, voilà, Et ça encore... va être le premier en plus de la saison. De quoi Ça va être le premier de la saison dans l'ordre. Ah oui ils, ils sortiront tous ensemble, mais dans l'ordre... Il y a déjà là qui est premier. Ouais, ça va être euh, celui-là. Euh... Ah, ensuite, le Hardman, peut-être Non, le Hardman, c'est le quatrième. D'accord, ok. Ah bah, attends, est-ce que le cinquième, c'est le coréen Euh... Oui, tout à fait. Ouais, bah parce qu'en fait ils ont fait l'ordre de... pareil, ils ont, ils fait... ont fait par l'ordre dans lequel ils arrivaient en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Et euh, ça, ça va être, euh... ça va être vraiment euh... incroyable. Le studio coréen, c'est euh, Studio Mir qui ont fait euh, The Legend of Korra, ceux qui ont animé euh, la, la série The Legend of Korra. Enfin, encore une fois on n'arrête pas les, les, les parallèles qu'il y a entre Star Wars et Avatar il y, a, il, y a, <rire> il y a toujours <rire> c'est vrai euh, donc euh... <rire> voilà <rire> ça, va être, ça va être bien non franchement ça va être, ça va être euh... génial et moi euh, oh, j'ai trop hâte d'en parler avec vous du coup, est-ce que t'as d'autres trucs à dire sur le reste de la célébration maintenant, mon petit bonhomme Désolé, j'ai blackout pendant quelques secondes. Alors, le reste de la célébration, bah après on peut peut-être parler avec Tuki que... Bon, on s'est retrouvés. Oui, Tuki. Oui. <rire> je suis tu es le... de retour. Pour <rire> jouer des mauvais tours. Encore comme est... Et comme la dernière fois. Oui. Ah, c'est moi qui dois parler maintenant Bah, je sais pas, moi j'ai parlé bah, déjà euh... beaucoup. Oui Euh, parce que voilà, euh, on, il voulait parler bah, de la fin de la célébration, là, vous êtes, euh, vous êtes retrouvés. Ouais, du coup, euh, euh, j'ai retrouvé Adrien devant la, la, la célébration stage, qui est la, la principale, où il y avait la plupart des, des lives avec les, les guests, genre acteurs, ou Kathleen Kennedy, ou ce genre de personnes. Et tout le monde sortait à ce moment-là, parce que c'était juste à la fin d'un bas de vision. Du coup, je suis allée chercher les, le poster parce que euh, Adrien a eu des posters euh, offerts et il nous en a offert un. Merci. Oui, avec plaisir. <rire> avec plaisir. Et et en fait, euh, donc ah, on n'a pas reçu le plaisir, par contre. La salle, ah. <rire> la salle était tout au fond du bâtiment et le endroit pour récupérer le poster tout au bout. Et on s'était dit, euh, vu qu'il y avait la cérémonie de clôture à 16 h on s'était dit, on se met à, à attendre à 15 h devant la salle et Il était euh, crois, deux, entre 2h et 2h30, et, et le temps que je fasse l'aller-retour, il était déjà presque 15h, tellement euh, il y avait du monde euh, euh, pour traverser tout le, <rire> tout le bâtiment. Et du coup, quand, on est, quand je suis revenue, on s'est dit euh, « bah écoute, on va aller directement, vu qu'ils avaient déjà ouvert les, la queue ». Et on a pris l'ascenseur, et on est passé par le côté de la salle... <rire> Et on est allé s'installer euh, tranquillou, là où on voulait, donc tout devant de la scène. Je tiens à dire que Tuki a grave flex à ce moment-là. On est passé et il a montré son badge. On va dire, c'est bon, je fais partie de, du crew. Et les, les mecs en face... Passe... Ah, allez-y, allez-y, circulez, circulez. Zéro question, c'est déjà... oh, oui, oui Je ne sais même pas si tu avais besoin de le faire, mais tu l'as fait quand même. Et, et rien que pour ça, c'était magique. <rire> et après on s'est mis, on mis bah, tout devant euh, là où il y avait de la place et je, et je crois que c'était les places réservées aux, à ceux qui avaient des tickets VIP euh. <rire> mais ouais. euh, on n'a gêné ouais. personne donc écoute <rire> oui. Et alors, um... est-ce que là tu, on s'est pas un peu trop euh, saucé <rire> sur ce qui allait arriver <rire> bah ouais du coup on s'est Hum, on n'était pas sûr de ce qui allait se passer dans la cérémonie de clôture Parce que bah, moi je, je m'attendais à un truc Genre un bouquet final ou un truc comme ça C'est comme dans les feux d'artifice <rire> Mais au final ils ont fait mmh. un truc assez court hein, Ça a duré une demi-heure C'était ouais. plutôt simple C'était surtout un, un petit, genre une petite vidéo Des moments phares de, de la célébration Un petit récap Un peu comme ce qu'on est en train de faire là Mais vous avez pas les images <rire> <rire> Euh, mais euh, avait... c'est rigolo parce qu'il euh, y avait une animation, euh, genre un gars qui animait la salle avant que ça commence, et, euh, et techniquement, il euh, y avait plus de... Qu'en dire C'était plus euh, euh, énergétique, et, euh, et j'ai l'impression que ça a pris plus de temps de faire ça que de faire le... la clôture, en fait. Ouais. Eh, euh... C'est vrai qu'à chaque, chaque début de panel... Euh il y a des animations, et le matin, il y en avait une euh, qui m'a fait pisser de rire. Euh, C'était en gros pareil. Il faisait il venir des gens euh, de la foule sur le, sur le stage et il leur disait de faire une pause de Star Wars. Et, euh, et du coup, genre, il n'y en a pas qui faisaient des pauses en mode genre... Euh, ils il se mettaient un simple laser dans le ventre et ils disaient genre, ouais, oh, je suis Han Solo, tu vois. Et en fait, les gens après votaient pour les <rire> plus drôles. Et, et il y en a un euh, qui a, je crois, gagné ou qui a fini une deuxième euh, qui, à un moment donné, donc, Tu sais, en gros, il y avait une musique, et le mec s'arrêtait, et bam, il devait faire la pause. Et donc, ce mec-là, qui, je crois, venait du Canada, a fait une pause, il avait les deux mains devant lui, la jambe un peu en l'air, il regardait sur le côté vers la foule, en ayant un sourire de con, de, de con tu vois. Et, et, et je me dis, mais qu'est-ce qu -ce qui... C'est quoi comme pause, ça, dans Star Wars Et il dit rien. Et donc, t'as le présentateur qui lui met le micro sous la bouche, et il dit juste trois mots qui, moi, m'ont fait plier de rire. Il dit juste... « Like a benza en ». En imitant Boba euh, avec les, les Toskans et j'ai explosé de rire. Euh, et euh, et euh, c'était... Il est littéralement mais, mais... mort d'ailleurs. Ouais, C'est vraiment mon fantôme que vous, que vous, vous écoutez. Et... Euh, <rire> Et non, en fait, c'est très drôle parce que parce qu'il était très marrant comme comme comme gars. Il faisait des poses à chaque fois très drôles et, et on devrait faire plus de plus de de de poses. Enfin, tu sais, des concours de poses de Star Wars parce que il y a beaucoup de poses incroyables dans Star Wars. <rire> Bref, pardon. Ah oui oui. Eh ben, non non non, c'est un plaisir. <rire> <C 'est rire> plus intéressant que ce que moi j'raconte. <rire> um, et du coup, l'animation pour pour la la clôture là. En attendant, c'était um... Donc le présentateur est allé dans dans la foule chercher euh, quatre volontaires. Au final, il y en a eu cinq, je crois. Euh, c'était rigolo parce qu'Adrien il me faisait vas-y tu qui vas-y. <rire> non non attends je sais pas ce qu'ils veulent faire faire. Je veux voir d'abord. Je pensais qu'ils allaient faire plusieurs trucs, mais ils en ils en ont fait un en fait. Et du coup, ils ont fait venir cinq personnes euh, pour faire un concours de danse. Et euh, et les les gens étaient excellents. Il y avait il y avait c'était quatre adultes et une une petite fille et elle était elle était ah, incroyable elle était géniale euh, <rire> elle venait du New Jersey son, son personnage préféré c'était Palpatine euh, son <rire> film préféré c'était Retour du Jedi euh, et quand il lui a demandé pourquoi est-ce qu'elle euh, elle préférait Palpatine comme personnage elle a dit euh, parce qu'il était du dark side et du coup <rire> pourquoi, pourquoi est-ce que tu préfères le dark side et tout <rire> because they're bad <rire> <rire> mais c'est une, une, une petite avec une gueule d'ange qui sort ça, c'est très drôle C'est vraiment... oh, elle était trop drôle ouais. ah oui, et la première question qu'il posait à tout le monde c'était euh, d'où vous venez et qu'est-ce que vous faites dans la vie Donc uh, what do you do for a living ah, oui. <rire> et elle a répondu I don't really have a living <rire> c'était incroyable, elle avait une énergie incroyable um, Et euh, et du coup voilà, ils étaient, ils étaient tous à fond franchement, c'était trop ouf et la salle était super encourageante ah, en plus. le mec qui jouait qui faisait Shakira là mais oh là là là là. là. Il était il était incroyable. Pour moi, c'était lui qui gagnait. Les ah, autres ouais, étaient tous excellents mais alors lui, il connaissait la Corée quoi. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. <rire> il, il, il était le de la quoi. chanson. Ouais ouais, vraiment genre. Nickel. Et du coup, après, on, donc, bah, on a eu la vidéo de récap des, des moments importants avec euh, euh, quand Teddy Ridley est arrivée sur scène, enfin, tous ces trucs-là, un peu les, les, les différents panels, les différentes annonces, les, un petit peu des, des trailers qu'il y avait eu euh, pendant la célébration. Et, euh, et puis, c'était à peu près tout, non C'est euh, finir après le récap, il me semble. Moi, j'avoue que... Euh, J'étais un peu déçu par rapport à ce, ce mini-panel, parce qu'en en fait, j'attendais vraiment, comme tu dis, un bouquet final. Et surtout, <rire> moi aussi. Bah ouais, ouais. Et, et surtout, genre, moi, je m'étais dit, on va au moins voir Kathleen Kennedy Oui, ouais, mais moi, je m'attendais à ce qu'il fasse venir des gens sur scène, au moins elle, quoi, comme tu dis. Mais d'habitude, les années précédentes, c'est elle qui vient annoncer le... euh, la... la suite, non Je sais plus. Je crois Ah, mais je suis pas sûr ah oui c'est vrai ils ont fini par annoncer où serait la, voilà, la prochaine ce serait célébration le, le truc important <rire> pardon oui mais oui mais c'était <rire> tu vois c'était tellement euh... il y a eu le... tout le truc et puis après ils ont juste bizarre. annoncé euh... que du coup ce serait au Japon en 2025 euh... mais oui mais drôle, du coup c'était que... un peu surprenant ouais il y, y avait il y avait euh, il y avait deux euh, fans japonaises qui sont euh, arrivés à... près devant la scène à toute fin euh pour parler aux présentateurs elles étaient trop contentes elles disaient yeah, yeah, c'est chez nous c'est chez nous c'est chez nous et du coup c'est cool de voir que au moins au moins ça pourra faire plaisir à, à beaucoup de fans asiatiques qui n'ont pas forcément les moyens de venir de venir en, en Europe ou en, en Amérique euh, mais c'est vrai que ouais, bon, je, je pense qu'on qu va je pense qu'on va on va passer notre tour euh, pour la prochaine <rire> mais non mais non on va peut-être avoir des places VIP offertes ouais bah oui oui voilà c'est ça alors en fait si vous voulez <rire> euh, déjà il <rire> y a deux moyens pour ça tu quittes tu deviens acteur et tu deviens super riche <rire> c'est en cours ok c'est ton... voilà. dans je Star sais. Wars oui c'est ça pour faire acteur et devient super riche euh, et de toute façon moi j'ai déjà dit que j'te, j'te... dans dans ma tête je te je te casse en en, en Terek et Céret de la Haute République alors euh... Mais, euh, ouais. <rire> mais on le verra pas on verra euh quand elle s'appelle, Vernestra? Oui, c'est vrai. Les gens disent toujours Verne Vernestra. Et et, et et et et en fait, genre euh, euh, merde, qu'est-ce que je disais? Bah ouais, moi j'étais un peu déçu qu'on voit pas Kathleen Kennedy parce que parce que voilà, ouais. j'aime bien. Et oui, voilà, l'autre manière de être riche, d'y aller, c'est que les gens ils partagent notre podcast à fond pour nous faire connaître. Ouais, allez, let's go. Respecter. Ah oui. Et aussi pendant la, la cérémonie de clôture, ils ont aussi mon, euh, avant de de montrer le récap il me semble ou après je sais plus ils ont aussi euh, en fait montré les autres euh, les autres salles qu'il y avait Ah oui euh, ça c'était les diffusé, autres stages. Ça. Et, et, et c'était rigolo ce moment-là parce que dès qu'ils montraient une nouvelle salle donc avec les gens qui essayaient de de, de se mettre à fond pour montrer que oh, c'est nous la meilleure salle on, on, on, tu sais de façon bon enfant à chaque fois t'avais des gens qui mettaient gros goût devant la caméra. <rire> <rire> <rire> <rire> À chaque fois qu'ils changeait de sale, t'avais des gens avec les... C'était <rire> Mais non, il y en avait plusieurs, en plus. <rire> c'est pire. Et il y avait toujours, au moins une, deux ou trois personnes avec un gros goût, comme ça, en <rire> train de le secouer. <rire> ok. Très bien. Mais Et voilà, du coup, hein. ça, c'est fini. La prochaine sera au Japon. Ouais. Euh... Et ça sera dans deux ans. Ouais. C'est la première bah, fois voilà. qu'ils font une pause de deux ans, il me semble. Bah non, il y en a eu avant, euh, je crois, non. Il n'y avait pas un moment où il y avait eu... Euh, Et c'était pas tous les deux ans, justement euh, Une pause de deux ans avant celle de l'année dernière, justement. Ah, euh, t'es sûr de ça Attends, je vais regarder. Bah, il y en avait eu une en 2016. Si, attends, parce qu'il y en a qui ont pété... Non, c'est pas tous les deux ans d'habitude. C'était un truc spécial, là, qui est pas pendant deux ans. Mais Je suis sûr qu'ils l'ont fait il n'y a pas longtemps. Oui, mais parce euh... qu'il y avait eu le Covid, je crois c'est pour ça, Grouchkov. Bah oui. Mais c'était pas voulu, quoi. Bah, peut-être que là, ils n'ont pas envie non plus. Regarde. Hé, eh, combien de gens sont en train de choper le Covid, là C'est clair. Attends, et alors, euh... comment ça va d'ailleurs, Tuki Tu, tu l'as ouais, pas, là, toi Voilà, c'est ça. Non, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu en 2020, ni en 2021. Donc, il y avait eu deux... Euh, il n'y en a pas, le, pas eu en 2018. Chicago en... En 2019. Et Anaheim en 2022. Et il n'y en a ah, pas ouais. eu en 2018. Ah, et il n'y en avait pas eu en 2018. Donc, ils ont fait un... Euh, regarde. Tu vois, ils avaient... 2013... Après, il y a eu 2015. Oui, mais c'est parce qu'il y avait eu le rachat entre-temps. Ah, ah. enfin, tu sais, ils avaient déjà prévu la 2013 et du coup, euh, ils l'ont faite. Mais après, là, c'était... Euh, tu vois, après, il y a eu 2 ans. Euh... Après, 2016, 2017. Après encore 2 ans, 2019. Après, 3 ans, 2022. Là, 2023 et la prochaine, 2025. Voilà. Je pense que 2 ans, c'est pas mal parce que... Surtout qu'en ce moment, ils sont en train de ralentir un peu les productions et tout, donc c'est pour être sûr d'avoir un max de contenu. De ils contenus. auront des trucs à, à, à, à rajouter, là. Ben, c'est ça. Je pense qu'en fait, la... euh, vu qu'ils vont boucler euh, la plus... une grosse partie des projets en cours, genre Andorre, euh, ce sera la dernière saison, Bad Batch, ce sera la dernière saison, etc. Je pense non, Andorre, ce sera fini. Ah, ce oui, dit, ça la être... prochaine saison, c'est la dernière. C'est ça que je veux dire. Ouais. Je, je veux dire que là ils sont en train de boucler pas mal de séries et de trucs en, en annonçant que prochaine saison c'est la dernière saison et du coup je pense que ensuite une fois qu'ils auront bouclé plein de projets ils vont pouvoir euh, relancer d'autres qui peut-être ont été mis en stand-by ou ont ou commencé des nouveaux et que du coup ils pourront annoncer ça après et du coup je pense que c'est pour ça qu'il y a cette pause de un an enfin de, que du coup en 2014 en 2024 il <rire> y, aura, y aura rien parce qu'ils vont Je pense qu'ils vont voilà, clôturer une partie, voir ce qu'ils font avec celle déjà en cours, et ensuite commencer à, à planifier celles, les nouveaux, les nouvelles troupes. Voilà. Ok. <rire> <rire> <rire> Adrien est mort. C'est ça. Non mais je, je, je regarde les news par rapport au Covid et la célébration justement. Mais, euh, mais peu, peu, ah oui. peu, peu de monde portait des masques, hein, quand même. Qui peut en témoigner Bah, bah euh, on en pr pr pr Pratiquement -ce... personne. C'est ouais. autant dire personne, parce que j'ai même pas dû en voir dix. Si on compte pas les, les gens qui avaient des, genre des masques de mando et des trucs comme ça, euh, j'en ai même pas vu... Ouais, une poignée de mains, je dirais. Des gens ouais. qui ouais. portaient vraiment un masque. Euh, ouais, pareil. Sûr. À chaque fois, c'était des, des... Quasiment à chaque fois, c'était des personnes handicapées en plus, donc... Euh... Mmh. <rire> C'est vraiment euh, <rire> Le premier jour, j'ai vu une personne dans le, dans le transport et c'était euh, un cosplay, euh, euh, je crois, de, de Mérine et qui avait un, un petit badge de la Haute République. <rire> ah. Et elle avait un masque. Voilà. voilà. Donc euh, faites attention à vous, euh, si, vous y avez, euh, si vous y êtes allé euh, faites attention à votre santé et, euh, et surtout euh, faites des tests. Ouais, testez-vous et puis reposez-vous bien. Ouais. Et détestez Adrien aussi. C'est ça, c'est de ma faute si vous l'avez chopé. C'est important, c'est le truc le plus important d'ailleurs. Voilà, c'est le, le summum du summum, c'est vraiment le <rire> truc à faire. Hein. Bon, bah très bien, on va pouvoir tourner la, la page de cette célébration. Euh... Je veux pas. Merci <rire> d'avoir été là-bas. Comment Je veux pas. <rire> C'était trop bien. <rire> Et malheureusement, il faut, mais il faut garder l'esprit, ok, dans le cœur, et on ouais. se retrouve à la prochaine célébration pour plus de faucons célèbres. bisous à bientôt et que la force soit avec vous. Au revoir. Bye bye. Bye. Bunaise, personne dit au revoir. <rire>